Ici Maxime Tremblay de l'épée légendaire. Oubliez le monde réel et montez le volume, car vous entrez dans la réalité augmentée. That's one small step for man. Yes. Hey, listen. It's me, Mario. Réalité augmentée, les technos à a un, autre les technos a un autre niveau. Shut up and take my money. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel élément de la réalité augmentée, S-C-I-L-E. MF.com, ça c'est le site internet, aussi en podcast sur iTunes, aussi disponible sur le facteurgeek.com. C'est Jean-Benoît Gagné qui sera avec vous pour les 60 prochaines minutes et pour m'accompagner dans cette dans cette autre belle aventure. Mes deux co-animateurs, Luc Desormaux, bonjour. Bonsoir. Et euh, aussi avec nous, Dominique Simard. Salut Dom. Ouais, euh, d'entrée du jeu... Je tiens à dire que je me dissociais complètement de tous les propos que je dirais pendant l'émission. <rire> ça part mal, c'est toi qui... Normalement, ta bouche est censée être liée avec ton cerveau, et donc ton cerveau et ton jugement, t'es censé ah, être responsable. Problème de la fabrication à naissance, qu'est-ce que tu veux. <rire> <rire> Défectuosité, rappelé euh, et renvoyer à l'usine. On appelle ça de la désuétude contrôlée, mon cher. <rire> <rire> mais qu'est-ce qui se passe pour euh, ne pas être en contrôle de même ce soir? Oh, je sais pas, je me suis levé comme ça matin. Un feeling, tu sais, c'est du pied gauche? Ouais, <rire> exactement. <rire> ok, ok. À l'émission, donc, aujourd'hui, comme à notre habitude, on va parler nouvelles, actualités, jeux vidéo... Techno aussi euh, trois sujets chacun un des euh, chacun des intervenants qui aura un sujet euh, donc Jean-Benoît Garnier qui sera avec vous à la barre de cette euh, de ce sixième élément de la réalité augmentée comme ouais, oui? les deux vérités et puis le mensonge il viennent de <rire> c'est pas le bon jeu euh, ah. <rire> Patrice Lécuyer n'étant pas des nôtres cette semaine tu l'as pas invité non j'ai ouais, essayé alors il va on va flac qu'on se consulte un peu plus des meetings pour organiser le show <rire> Ben là, ben ouais. Comme euh, comme à l'habitude dans euh, dans cette euh, émission, ben on commence en parlant des jeux qu'on a euh, qu'on a joué durant la semaine. On va commencer justement avec toi mon euh, pas de génie, mon pas de cerveau et surtout pas de jugement semble-t-il aujourd'hui. Pas, aujourd pas demain de Luc, il t'a rien fait Luc? Non. Ouais, c'est ça, je me disais là, quoi des insultes comme ça <rire> Gratuites en plus. Ben, ben non. non. Ah ouais, d'homme tatoué. Qu'est-ce que okay, joué cette euh, semaine Vraiment, ben j'ai continué mon aventure dans Halo 4, quelle surprise. Euh, ça ensuite, va tout de... se finir à moment ça ou euh... ben non pas vraiment parce que, avec le Spawn and Hops qui est comme un mode que 3Fall Legends de Suisse ils ont intégré dans le jeu qui se fait qui se trouve à être des missions de plus qui sont gratuites avec des petites vidéos donc c'est accompagné d'une espèce de, de, de mini vidéo qui explique un peu le contexte euh, des, des missions qui suivent donc ça je trouve ça vraiment le fort, sur un réseau 3ème Euh, puis on dit qu'il euh, se rendrait à 5 puis après ça, ça fonctionne bien, mais il va répéter euh, l'expérience, donc euh, ça rajoute à la campagne dans le fond, ce que tu as joué euh, euh, ben pendant à peu près une dizaine d'heures, comme je le disais l'autre fois là. ensuite de ça, j'ai essayé Assassin's Creed 3 Liberation sur la PS Vita, euh, très bon jeu, j'ai beaucoup de plaisir avec euh, beaucoup de jeux de Wii U, donc euh, Super Mario Bros., euh, New Super Mario Bros. U euh, Zambi U euh, en tout sais, il y a une panoplie de jeux fait que ça finissait plus, là. donc ça a été ça, pas mal ma semaine dans le jeu vidéo Toi, de ton côté, Luc. Ben moi, j'ai euh, dépensé euh, 12 cette semaine et j'ai acheté la, la, la, la série complète de euh, The Walking Dead. Oh. Alors, j'ai commencé à jouer un peu à, à The Walking Dead et euh, je dirais que date, euh, je suis agréablement surpris. Est-ce que euh, ce sera l'objet d'une critique dans les semaines à venir? Oui, ben je vais essayer de passer à travers pas mal puis un euh, coup j'aurais euh, je serais avancé ou j'aurais eu le temps de le terminer. Oui, euh, je vais je vais en faire une critique mais à date c'est c'est très bien. Ceux qui ont la qui auraient la chance d'aller chercher sur Steam, je pense qu'il est en je suis pas sûr s'il est encore pas cher présentement là, mais mais 12 c'est presque donné. C'était le Black euh, Weekend je je sais pas si c'est terminé par exemple les deals là. Non, ça continue encore mais hey Luc, juste oui. euh, juste euh, juste en passant comme ça si tu veux faire une très bonne critique là. Voilà euh, mes critiques sur faktogeek.com euh, c'est des très <rire> bonnes critiques pour Walking Dead. Oui, OK, c'est Là, euh, je fait que là, ton, ton budget de 12 dollars, ça veut dire que t'as as pété ton budget pour l'année de jeux vidéo là. Non, non, pas vraiment. Non. <rire> <rire> hey, y a question comme ça, euh, ça te tentait pas tu un jeu intermédiaire, tu sais avec ton fils, tu as joué à Super Mario, Kirby puis là de Walking Dead. Tu sais euh, maintenant, il faudrait euh, faudrait penser à ton garçon dans tout ça là. Oh il oui, y, y, y a en masse d'autres jeux qui joue tout seul. Présentement, il euh, a, a pris euh, le, le Angry Birds Star Wars ah, que okay. j'ai sur mon iPad. Donc lui, il est là-dessus, puis moi, je suis sur The Walking Dead. Quand euh, quand il fait de dos ou quand okay. qu il est pas là. ouais, parce que, que c'est un jeu qui est ultra violent. Fait que tu, à présence d'enfants, c'est peut-être pas conseillé. En même temps, hey Jean-Benoît, c'est vrai, oublié de dire. Ouais? J'ai joué à Call of Duty Black Ops 2 que j'ai terminé en une journée. <rire> ouais. Et euh... Non, ben écoute, c'est quand même 10 heures. Tu sais, c'est bon. Là. Euh, par contre, ce qu'il faut dire, c'est que c'est probablement, à part, je sais pas si ça va jouer le premier Modern Warfare, oui. avec la passe qui s'appelle No Russian, okay? oui, oui, oui. euh, c'est probablement le jeu de tir que j'ai joué le plus violent jusqu'à date. Black Ops 2, euh, je vais donner quelques exemples. Euh, premièrement, il y a des enfants de, en bas de 12 ans qui ont des fusils qui tirent dessus. Euh, tu vois quelqu'un brûler vif devant toi, tu peux pas rien faire. Euh, ça, c'est sans compter les coups de machette que tu donnes à un coup de quelqu'un puis que la sang pisse partout. C'est de nombreux exemples de violence dans le jeu. C'est vraiment, tu vois, c'est la guerre extrême. C'est solide. Ouais. C'est wow. <rire> Moi, je, je, je fais régulièrement là dans le dans la grille horaire habituelle de la radio là, ici. Je fais régulièrement des chroniques sur les jeux vidéo pour dire. C'est pas si pire que ça. Ça rend pas zombie, ça rend pas violent. Il y a du bon à aller chercher dans tout ça, mais il faut faire attention à ce qu'on met entre les mains de nos enfants. Il faut vérifier. Il faut être alerte sur les produits qu'on achète Et euh, mm. tu sais j'en connais beaucoup là, des jeunes là que les Call of Duty ils ont passé à travers toute la gang puis ils jouent euh, en multiplayer si tu me dis qu'ils sont que le dernier là, le Black Ops 2 est encore plus oh. violent oh, il oui. y a une coupe des parents qui devrait vérifier ça là je sais pas euh, je sais pas jusqu'à quel point c'est euh, c'est bon pour les enfants je veux bien qu'il y, qu y ait une capacité de discernement de l'enfant Euh, de comprendre que c'est pas la vraie vie mais es tu es obligé de le mettre en avant de ça aussi tu sais euh. effectivement euh, le, les parents ils ont beaucoup de travail à faire là-dedans mais les magasins de jeux vidéo ça même affaire je veux dire si tu pas accompagné de parent, tu es pas posé devant le jeu puis si tu penses que la personne mettons le jeu il est 18 ans et plus il est mature euh si tu as des doutes c'est dans ton droit puis surtout c'est dans ton obligation de, de de demander des cartes à quelqu'un les pièces d'identité là euh, des preuves mmh. d'âge parce que tu sais quelqu'un mettons 18 ans pas avoir 15 ans Il peut te froisser un peu, sauf que toi, par exemple, c'est si un inspecteur qui passe en même temps que tu vas un jeu, puis la personne n'a pas 18 huit ans, c'est prouvé, tu viens de perdre ta job. Ouais. tu ouais. sais, il y a du travail à faire de ce côté-là, mais en la fin, je me demande, ok, les jeux sont violents, ok, c'est carré d'avoir des enfants avec des fusils, tu sais, ok, c'est beau, c'est très violent, mais est-ce quelqu'un qui peut expliquer Hunger Game pourquoi ça a pogné autant? C'est des adolescents qui s'entretuent. Ah ça c'est correct au cinéma. Waouh, c'est beau. Ah non, c'est ouais. ça le... J'ai pas compris, moi j'ai pas j'ai pas le film en tant que tel, il y arrêtait bon, ça avait été des adultes, mais vu que c'est des enfants là. Euh, je l'ai vu le film, je me suis dit J'espère qu'il y aura pas une suite, ça a pas de bon sens, les adolescents qui s'entretruquent puis tu mets ça comme étant un des meilleurs films, je euh, attends, je comprends pas. Là. Mais non, ça, ouais. on dirait que le cinéma est comme c'est net euh, c'est l'être de noblesse, un peu comme la boxe euh, con, euh, comparativement au, euh, à la MMA là, on a vu là le combat de Georges Saint-Pierre, il y a tellement des gens qui ont décréé puis la même gang, ils vont voir des combats de boxe puis ils trouvent ça pas violent alors que le nombre de commotions cérébrales c'est fois 1000. Un KO, c'est ça équivaut à une commotion cérébrale à chaque fois. Ouais, à la boxe, si ouais. fait passer le KO 12 fois dans dans une carrière, t'as 12 commotions cérébrales. Pas compliqué, c'est ça un KO. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais tu t'es sais, la, la boxe c'est rendu noble, le cinéma est noble. Tu sais, il y a comme une distance, on accepte que c'est pas la réalité dans le cinéma, alors que dans hein? le dans les dans les jeux vidéo, on fait pas cette distinction là, un jeu qui est codé 18 ans et plus, c'est comme si dans le club vidéo, il devrait se retrouver derrière les portes cowboy. ben ça serait presque ça c'est parce qu'à un moment donné faut, faut réaliser que pour certaines personnes euh, bon les, les les les films tout le monde connaît ça à peu près tout le monde a vu des films tout le monde Exactement. sait un peu ce que c'est tandis qu'un jeu vidéo pour certaines personnes c'est encore un peu une boîte noire c'est encore un peu tabou c'est pas connu c'est pas vraiment on sait pas trop comment prendre ça donc euh, puis il y a des jeux qui sont classés matures, qui sont peut-être juste sur la ligne de laite parce qu'ils sont un petit peu trop violents puis il y a des jeux qui sont classés matures, qui sont vraiment Euh, over the top, là, c'est vraiment ben, sanglant, puis dégueul, puis vraiment dégueulasse à l'os. Mais c'est de faire la différence dans ces films-là, dans ces jeux-là, que les gens, certaines personnes, ne sont pas capables encore. D'un autre côté, c'est vraiment faire que quand tu vois des jeux, euh, un jeu de basketball, là. ok. Ouais. Des fois, c'est marqué violence en arrière, c'est marqué euh, genre contenu explicite, tout ça, ou tu sais euh, langage offensant. Euh, Je le toujours au basket Euh, des ouais. fois l'espèce le, le, de rating que la can la, la, la, la natation là des fois dans les jeux c'est un peu poussé je trouve là m'a donné c'est comme ok comme s'il manquait de nuance un petit peu sur fond oui, euh, les côtes là puis ouais. en a des fois qui sont pas assez cotés justement aussi tu sais ouais. ouais mais c est, c est, ça, ça, ça reste que c'est un, un manque pas nécessairement un, C'est un manque de connaissances ou un manque d'informations que certains parents ou surtout grands-parents ont. Euh, je me rappelle une journée, j'étais dans un e Games pour pas le nommer. Puis euh, je, moi, je parlais avec avec le vendeur. T'as-tu quelque chose à me suggérer tout ça Puis il euh, y, y a une grand-mère qui arrive. Excusez-moi, monsieur, juste deux minutes. Puis, je dis c'est quoi bon, les ip. Elle commence à parler au monsieur. Elle dit, Là, je cherche tel jeu, tel jeu pour mes enfants. Ah puis euh, mon mon euh, mon petit-fils m'a demandé Dead Island euh, qu'elle qu a madame. Il y a il y a huit ans. Euh, non, là, non. Je, je regarde le je regarde le gars du Big Games, le gars, le gars la regarde dit, madame, il dit vous savez que c'est violent là, c'est pas pour c'est pas pour un, ouais, les ben, enfants, c'est classé mature. Informés, elle avait aucune je, idée. C'est ça, les parents sont mal informés. Puis si l'enfant le, le, le, le, ou tu sais le, le, le jeune adolescent, il arrive puis dit ah père, pour Noël je vais prendre ce jeu là. Ah, c'est bon ça. Oh ouais, c'est bon pis, Regarde, il euh, m'a mettons quelques clichés sur internet qui est qui, qui sont pas trop violents, tu sais qui. Ah ouais, que okay, ce beau euh, fils, je vais te l'acheter ton jeu. Euh, après ça là, il s'installe pas avec son enfant pour aller voir parce que il y a bien des pères les jeux vidéo ils en ont rien à foutre là oui. cet enfant-là peut faire ce qu'il veut maintenant il a sa console déjà sa tient dans sa chambre il s'installe il joue n'importe quoi sauf que c'est un travail euh, euh, 24 heures sur 24 d'être un parent c'est pas oui, dans, moi je m'excuse mais avoir un enfant puis euh, de le voir jouer maintenant comme tu vois dans ces ici j'ai joué à Zumbiou Euh, ok, son Jean Mario, ça fait comme ça. Euh, la, la petite de ma copine qui a 4 ans, avoir dit c'est ça là autres on va faire semblant de jouer nous autres, c'est parfait. Mais quand j'ai joué un bio en après-midi il y a quelques jours, j'ai dit non non regarde, tu vas jouer dans ta chambre, là. il y a pas d'affaire que tu installes devant la télé tu regardes le jeu, c'est beaucoup trop violent. Là. Ouais, j'ai hâte, euh, puis j'essaie de le développer ici, j'essaie de, de faire ma part pour euh, informer les gens là-dessus, puis mm -hmm. un peu en faisant l'émission euh, ensemble. Bon, on va faire notre part, mais il y a cette distance là. qu'y a pas avec le cinéma ou la télé tu sais les gens sont conscients de ce que tu peux avoir là-dedans puis que c'est pas tout qui est pour tout le monde tandis que dans les jeux vidéo il y a tellement de mentalité de la population en général de dire ah c'est c'est pour les ados tu sais, c'est pour les jeunes c'est les jeux tu sais c'est pour c'est pour les enfants alors que c'est pas tout à fait vrai la moyenne d'âge des des gamers aujourd'hui c'est au-dessus de la trentaine là. ouais puis de toute façon ben, la, plus, la plupart des gros blockbusters les gros jeux qui sortent l'été c'est des jeux matures de toute façon ouais. T'sais, tu parlais Jean-Benoît de la plus grosse génération de, de joueurs justement située dans l'âge des 25 à 40 ans. C'est pas pour rien, c'est parce que nous, on a grandi avec les jeux vidéo. Tu euh, sais, ma première, ma première console vraiment officielle que je me suis payée moi-même, ça a été la première Nintendo en 86 que je suis allé chercher aux États-Unis. Fallait vouloir. Ben oui, sauf que tu sais, dans ce temps-là, t'apparais au Canada encore, non, puis j'ai pris d'avance. Ça m'a coûté 150 dollars de ma poche, puis je l'ai acheté. Tu sais. À, à, à, à partir de ce moment-là, je dis. Les jeux c'était pas comme aujourd'hui. Oui, il y avait des jeux violents, mais je tu sais, il y avait des Ninja Gaiden, des affaires comme ça. Mais c'était pas la violence, c'était pas aussi graphique, et pas aussi représenté qu'aujourd'hui. Il ouais. y a ce réalisme-là qui. Mais tu sais, d'un autre côté, je pense au jeu Limbo qui est en noir et blanc, qui est hyper ouais. violent, mais ça a l'air d'un conte de fées. Tu sais, quand tu regardes la prémisse générale, mais quand tu t'attardes un petit peu plus au détail, tu fais comme, il yep, okay, est ok, c'est c'est vraiment non, intense. Quand tu es mais... dans un piège, tu vois, il coupe en deux, il écrase, tu sais. Euh... Mais l'effet mais... noir et blanc, t'es nu, tu sais. C'est ça. Mais faut se rappeler une chose. Oui, c'est un jeu. Mais autant euh, ceux qui travaillent dans les magasins de jeux vidéo, autant que les parents, ils ont un travail à faire à ce côté-là. Puis malheureusement, il y a beaucoup de désinformation faite par les enfants qui veulent absolument avoir leur jeu, fait que tu sais ils peignent en rose, du tout, ah oh, ouais, non non, c'est pas si pire que ça. C'est le jeu, il est parfait en tant que tel. Euh, Je suis d'accord, sauf que euh, expose vraiment euh, la situation à tes parents. On en reparlera ce si soir repartir avec le jeu ou pas, tu sais. Ouais. Moi sûr. cette semaine, parce que là on va on va avancer aussi un peu. C'est un bon débat, c'est important ouais, de, de le mentionner. Puis une fois de temps en temps, c'est euh, c'est bon de le rappeler, surtout pour les gens qui sont pas euh, familier avec ce milieu-là. Euh, tu que... viens de donner une idée pour euh, la force AG. <rire> si voilà. jamais on fait des bras là-dessus, tu te joindras à nous. Ben oui, pourquoi pas. Mais ben, Je pense qu'on va avoir pas mal la même opinion. Ça sera moins enlevant que la dernière fois quand je suis allé. Ben non, mais un gars à région, on peut son opinion pareille, c'est important. <rire> <rire> <rire> Moi, cette semaine, ben, écoute, encore une fois, l'aventure sur ma 3DS avec les Pokémon. C'est poursuivi, mais c'est vraiment un temps perdu, tu sais. Un 2-3 petites mi minutes de, de jeu, ben, Je me lançais là-dedans, non Ben écoute, j'ai dévoré Forza Horizon. Je me suis adonné à ça euh, presque grâce compulsivement. À qui, hein? Hein? Grâce, grâce à qui Grâce à toi. Grâce à toi. Et voilà. Et euh, c'est euh, pas mal les deux titres. D'ailleurs, uh, Forza qui sera l'objet de ma critique. J'en avais fait l'aperçu la semaine passée, mais là, je vois vraiment mm -hmm. passer à travers. Euh, la note, euh, la note va être bonne. La note va être très très bonne. Je vous le dis tout de suite. Mm -hmm. On y va avec les nouvelles. Oui. On est prêt. Euh, le studio Frima qui. Euh, et originaire du bassin saint Laurent qui va se transplanter se déplacer du côté de Montréal on va ouvrir un studio là-bas et ce n'est pas simplement pour faire du jeu vidéo même que ce sera pas du tout la vocation du studio Montréalais mais bien de se lancer dans la télévision et dans le cinéma on le sait de plus en plus les jeux vidéo sont grillés » entre guillemets de superbes cinématiques il y aura tu sais il y a un côté théâtral dans cette euh, dans cette histoire là tu sais le lien entre le jeu vidéo et le film se fait de plus en plus serré et, euh, le DG de le PDG de Frima Steve Couture, qui a donc euh, en entrevue mentionné euh, à la presse que ben il voulait euh, euh, lancer un nouveau studio du côté de Montréal télé cinéma c'est ça vers quoi ils voulaient se tourner euh, faut dire que ils ont plus de 500 jeux à leur actif depuis 2003 plusieurs sous-traitants d'ailleurs un mec qui euh, travaille pour eux qui fait euh, beaucoup de, de jeux pour les plateformes de réseaux sociaux telles que Facebook pour d'autres entreprises justement euh, Et euh, ben, tu sais, ils en ont fait plusieurs, puis ont pas nécessairement fait le tour du jardin, mais veulent se lancer dans un autre projet. Donc, ça serait intéressant. Euh, Frima qui est la plus grande entreprise dans le domaine du jeu vidéo, entreprise privée et de ici euh, du jeu vidéo au Québec. Donc, euh, bien plaisant pour eux de, de voir qu'ils se lancent dans d'autres choses. Ils sont plus nombreux que, sont 360 personnes, ce qui est un peu plus que les 240 de Beaver, euh, l'autre plus grosse, plus gros studio qui est euh, québécois. Okay. Euh, tu avais raison pour le côté cinéma parce que tu regardes euh, les films qui sont spoilés être faits. Cas, Halo, on en parle depuis longtemps. mais c'est fait y en a un qui s'en vient. Uh, Bioshock, c'était dans les plans, mais ça a été abandonné par que cause euh, trop violent. Uh, Assassin's Creed, c'est clair qu'il va en avoir un puis ils ont ouvert un studio de cinéma justement à Toronto. Il ah, y, y a des écrivains là-dessus. Là, uh, i que... avec euh, Square Enix sur euh, Do Sex Human Revolution, Il y a un film mm -hmm. qui s'en vient là-dessus aussi. Euh, Uncharted. Tom Raider, ça défile. C'est sûr que tu regardes de plus en plus un jeu vidéo, ça ressemble à un film. C'est bâti comme ça, c'est réalisé de la même façon. Les cinématiques, c'est aussi beau qu'un film. Euh, regarde, prends Max Payne. Tu prends Max Payne en jeu, tu le transfères juste en en, en animé, ça fait le travail. C'est est... est aussi beau que ça. Là. Fait que, ça sent... « Des jeux à ça, c'est rendu comme un film interactif. » Effectivement, c'est C'est le prochain pas, là. »« One childhood 3, il est bâti comme ça. »« On dirait un film interactif, non, ouais, vraiment. carrément. »« Nintendo a déjà, dans son plan, une nouvelle console. » OK, c'est pas tout à fait une nouvelle console, c'est plutôt ah. une version mini de sa console, la Wii, le 7 décembre. C'est question de tout de suite s'enlever de l'exposure euh, sur la Wii U. Tu sais, de la mise en marché un peu douteuse de Nintendo. C'est aussi de, de comme décision que la PlayStation 3 qui est sortie qu'elle a donné à Tu travailles sur une nouvelle console, là. OK, pourquoi sortir une nouvelle console? Puis là, Nintendo vient d'en sortir une. Pourquoi tu veux sortir une, une, une, une nouvelle mini euh, ancienne euh, modèle Wii? Écoute, je veux bien que tu veux faire de l'argent, mais tu en auras plus de jeux à Wii. a été dit et redit, redit depuis une semaine. Il y en a plus de jeux à Wii en développement. C'est fini. ce qu'on sente tous à Wii U. Pourquoi tu nous sort une autre console Je pense qu'on veut faire un peu comme la PlayStation 2 qui vit encore. Il y a encore certains titres qui sont produits pour elle, même s'il est très très âgé, dans des milieux moins bien entiers où est-ce que euh, peut-être qu'on n'aurait pas accès financièrement une, une console de la, de la génération actuelle. Puis on est quand même capable de s'en sortir assez bien. Puis la console veut vraiment ouais, mais... le, le coût est amorti, ça coûte quasiment plus rien à produire. Donc, ouais, je veux bien, j'adore. Ils ont près de 100 millions de oui. Ok, qui qui va l'acheter encore Non, c'est ça. Il y a sûr. ça. Puis le dernier le dernier modèle qu'ils ont sorti là, ils ont enlevé tout ce qu'ils avaient pu enlever. Tu sais, la rétrocompatibilité la GameCube, ils ont enlevé ça. C'était intéressant, ils l'ont enlevé. En fait, ici il a plus petit que ça. Ils vont enlever quoi dedans là? <rire> C'est quoi Tu vas mettre un disque puis oh il va sortir à la moitié parce qu'il rentre pas au complet. <rire> ouais, à un moment donné, c'est. Ouais, non non, non j'ai un de... Nintendo là, mais des décisions de câble là, il y en a qui en prennent puis Nintendo vient d'en prendre toute une. une... Si c'est vrai, c'est une rumeur qui est fondée, disons là. C'est vraiment imbécile comme décision, j'ai pas de félicitations à leur faire mais pas du tout. Le 7 décembre, tu sais la date est quand même relativement proche quand si c'est une rumeur, moi je pense pas là, je pense c'est bel et bien annoncé puis ça va sortir. Si c'est une rumeur, ça s'en vient très très rapidement. C'est n'importe quoi, c'est ouais. du niaiseux. C'est parce que tu enlèves, t enlèves le, le, les lumières de, sur ta nouvelle console qui est la Wii U puis tu dis « Regarde, ouais, mais c'était si n'es pas capable de payer ça, tu as ça aussi. <rire> » Tu sais, je ne comprends par, pas non par, plus. Qui commence par produire des consoles assez pour que le consommateur puisse en acheter la Wii U. Là. Parlant Après de, ça, on verra. Parlant de ça, la Wii U, on a vendu ouais. 400 000 exemplaires en 7 jours. c'est ce pas est, beaucoup, mais avec raison. Parce que là, le est là puis il y a pas assez de consoles pour le monde. Il n'en ouais. reste plus. Mais on avait dit chez Nintendo qu'on allait... pour revivre les mêmes problèmes <rire> que lors de ouais. la sortie de la Wii. Ben, écoute, on a vendu 200 000 de moins que la Wii à sa première semaine, alors qu'on avait cumulé 600 000 Wii vendus lors des 8 premiers jours de vente. Ouais, les les précommandes de la console étaient le double quasiment de la Wii. Ben, mais quand, ça, tu vois, mais... mettons, quand ça fait 4 mois que tu vois que tes précommandes ont explosé la Wii... Là. De niaise. Euh, T'engages du personnel de plus ou je sais pas, t'sais, t'sais, t'sais, t'sais, tu construis des nouvelles chaînes de montage, je, je sais pas comment ça fonctionne, mais il me semble que t'essaies de satisfaire ton public. Là. Mais ce qui m'a le plus étonné, c'est que t'as 400 000 Wii U qui ont été vendus la première semaine, oh oui. mais la même période de temps, t'as 300 000 Wii qui ont été vendus. sais, c'est directement relié, c'est le même marché, c'est J... les mêmes gens qui sont visés et t'as le trois quarts de tes ventes, t'as 75% de tes ventes qui ont été faites qui étaient en Wii. Puis après ça on ajoute le mobile là 250 000 pour la 3ds et 275 000 pour la ds donc les modèles moins chers de nintendo qui trouve encore leur public Jean-Benoît je vais t'expliquer un principe ok euh, j'étais au micro aujourd'hui pas le nommer à aller voir mon ami là bas on a commencé à jaser un peu puis je regarde je, je regarde en, au fond tu m'as regardé dit ah hey, Martin t'as une wii t'as une wii au blanche euh, ok ça commence à être pour au moins semaine hein Puis t'avais pas, dit non, le monde veut des noirs. Ben oui, on okay, a dilué là, la production. Ça, ouais, mais c'est ça. Ça, c'est notre affaire qui explique bien des choses, c'est que t'as mis sur le marché plus de blanches que de noire, mais le monde il veut quasiment juste des noirs. Fac là, là t'as des consoles qui sont en magasin qui se vendront pas le moins pas jusqu'à temps que t'as des noirs en magasin. Pourquoi avoir fait deux modèles Je veux dire, pourquoi ah as pas fait juste un À la limite, on aurait pu attendre, mais pour la sortie, dans tes usines produisant, rien qu'une là, as dilué ta production en deux, tu le coupes en deux. Il eh, faut produire autant, sinon plus de blanche, qui est la version de base pour un public qui a moins d'argent. Ça ouais, sert à rien, mais parce non, que ça. déjà en partant, ok, euh, mettons tu m'as pas de clé USB de plus, t'as pas de disque dur externe chez toi, mettons que okay, ça se peut, là, ta console en partant le 8G. Tu prends 5, pas loin de 6 pour l'installation de tout ce qui vient avec quand tu fais ta première mise à jour. OK Ensuite de ça là, tu as des jeux comme Nintendo Land qui prend 200 Mo la mise à jour. Euh mm. 200 Mo pour une mise à jour. Quand tu laisses ça la première fois, en fait que ça ça veut dire que tu laisses 3 ou 4 jours, tu as plus de place sur si ton disque dur de ben en c'est si ta mémoire flash. Ça va bien Ça va très bien. Très bon on mise vraiment euh, le fait que ce sera l'usager qui va dépenser pour aller chercher un disque dur euh, physique externe pour compenser la faiblesse de la mais, ouais, mais ça fait une mise en marché externe là il faut qu'il soit juste utilisé avec ta Wii U tu peux pas l'utiliser par après... l'enlever mettre d'autres choses puis la rebrancher sur ta Wii U non non non faut qu'il soit en tout le temps branché avec ta Wii U mais ça c'est pas le problème de Nintendo oui ok je comprends ah, ouais. que c'est pas pour l'utilisateur mais Nintendo lui il est capable de présenter une console Moins cher au public, qui va être accessible financièrement pour que le plus de gens possible puisse l'acheter. Après ça, déniés des voix avec le problème. Oh, oh, oh, oh, hey, j'ai oh, pensé oh, pas. Après ça, c'est moi qui se dit de mes propos. <rire> non mais, non mais, je dis c'est plate, sauf que tu sais, mettons dans dans oui noir, ok là, le, le, le modèle, le oui noir, le le modèle de luxe, ok. Hey, enlève l'espèce le, de sac que tu mets ta console debout dessus, là. Euh, peut-être enlève je sais pas moi le le, le, le bar que si quelqu'un oui c'est le même sauf peut-être un 20 dollars de juste à console là. fait tu sais ça, ça tente pas de prendre ce 20 dollars là mettons puis de le mettre sur de la mémoire de plus mettons la monter à 50 gigot tu sais <rire> parce que t'as vu la grosseur des jeux mettons que tu achètes en version dématérialisée euh, Assassin's Creed 3 là sur la Wii U quand tu l'achètes mettons sur le, le magasin en ligne c'est 15 gig Oh, c'est pas très grave. <rire> c'est trois fois les, c'est trois quatre fois l'espace que tu as disponible sur la vidéo. C'est exactement, puis sur la 32 Go, ben une fois que tu l'installes maintenant, il t'en reste peut-être quoi 25 26. Euh ton après que tu tout installé maintenant, tu as maintenant téléchargé des applications, euh, il te reste 10 Go d'espace après. Belle décision. Tu ben c'est une belle belle console, j'ai beaucoup de positifs à dire, là. mais pour le stockage, c'est un peu moyen comme décision. <rire> Je vais passer à la prochaine nouvelle, ça sera la ouais. dernière du bloc euh, nouvelle de cette semaine. Il euh, y a Yves Guimaud, qui est le PDG du Ubisoft, qui est un euh, peu fâché euh, de la durée euh, de vie actuelle des consoles, l'Xbox 360 et la PS3, qui ont un cycle de vie beaucoup plus long que ce qu'on avait prévu. Et il dit, lui, euh, et euh, c'est un cri du cœur presque envers l'industrie, que ça pénalise les créateurs de jeux vidéo. dont lui-même, parce qu'il est euh, à la tête d'Ubisoft, qui est une entreprise qui produit d'excellents titres. Mais ça les empêche d'aller à la hauteur de ce qu'il voudrait euh, créer comme titre. Ça met des barrières physiques et euh, matérielles et de capacité euh, des consoles qui sont euh, commencent à dater. Là, ça, à ça veut dire que les caves, c'est pas grave, c'est si plus d'argent, mais vous allez acheter une nouvelle console. Par qui parlent juste encore à leur du portefeuille puis leur argent qu'ils peuvent faire sur notre dos. Ouais, parce que nouvelle console quand ça sort c'est quoi 600 pièces dépendant de la console, 500, 600, 700. C'est ça, fait, exactement. Fait que euh, la prochaine console, ok, fait que PlayStation amené am, Sony a amené la PlayStation 4, j'aurais machine une console à 600 pièces puis j'aurais pas d'argent à m'acheter des jeux. Ouais. Tandis que là, ben ouais. ma console est payée. Ou si je veux m'acheter une nouvelle Xbox, une nouvelle, une nouvelle PlayStation, c'est quoi 200 piastes, 250 pièces je peux m'acheter peut-être une coupe ouais. de jeu avec. T'sais. Fait que c'est c'est mais c'est vu. C'est vu de, de, de, de, de, avec des yeux de quelqu'un qui veut une nouvelle console pour de développer des nouveaux jeux. C'est ça. Il oui? y a pas à me faire croire que ah oh, ben tu sais je me sens mal parce que on a des jeux en développement mais on peut pas les sortir avant l'année prochaine. Euh, je pourrais dire un mot qui commence par F. <rire> Puis, euh, je m'assumerai totalement, regarde. Ce que tu veux, c'est notre toi, ta, tiens ta toi. Ta boîte là. Ouais, non, c'est ça. Je veux dire, ramener, c'est comme, regarde, euh, arrête de faire, arrête de parler le monde pour des imbéciles. Puis dis que tu veux juste avoir notre argent, mais ça va être bien correct dans le même. <rire> au moins, tu vas être honnête. <rire> ce qui dit... est pas présentement. J'aime bien Yves là, euh, avec son accent français, c'est tellement drôle de l'entendre au Watrou aussi là. Mais, euh, prends-nous pas pour des imbéciles non plus. Tu sais, Il dit non. que le, le lancement d'une nouvelle console est aussi le moment. Euh, privilégiés pour lancer des nouvelles franchises, donc qu'ils sortiennent présentement de sortir des nouvelles franchises. Il oh, que... a jamais bâché sa PS2 qui est rendu à 10 ans de vie. jamais entendu de bâcher sa PS2. Il ouais, ouais, euh, les... y en a sorti des jeux d'Ibisoft de sur la PS2. jamais entendu dire, Oh, mais ça ralentit le développement. » Puis, tu sais, euh, non. Écoute, la Xbox, là, elle a 6 ans. Elle a 7 ans. La PS3, elle a 6 ans. Ouais. C'est quoi un cycle d'avis vous voulez comme 3-4 ans probablement ce qu'ils veulent, 3-4 ans max puis après ça, on va avec une nouvelle console. De toute façon, on, on oui. sait pas mal on sait pas mal tout que c'est la dernière génération de consoles avec du contenu vraiment physique. là Après ça, ils vont essayer de nous envoyer ça dans le nuage le plus Alors possible. Moi, je pense qu'ils vont frêler les deux. Ils n'auront pas le choix parce que surtout pour si le Canada, euh, ce qui est la plaque tournante c'est à Montréal, si ils se mettent si, met tous les gamers à dos parce qu'on n'a pas vraiment de bande passante ça coûte un prix de fou essayer de l'augmenter, Je pense qu'ils vont revoir leur solution puis ils n'auront pas le choix d'y aller avec deux deux solutions passées comme Nintendo et Sony ils font présentement tu peux offrir autant le jeu avant dans un magasin puis autant c'est ton magasin en ligne Tu ouais. te laisses le choix consommateur dans ce temps-là. Tu ouais, ben... sais, ce que je trouve imbécile aussi, ça, j'en reviens pas, j'en ai parlé justement avec mon ami Martin aujourd'hui, et que Martin est gentil. Je euh, <rire> comprends pas c'est quoi le calvose de but de Torpinouche de Saint-Simonac de nous offrir le jeu, le même calvose de prix en téléchargement qu'en magasin. Tu pas de pochette, tu pas de livret, tu rien, tu rien. Pourquoi tu baisses pas 10 15 pièces pierres sont calvons de jeu au moins? D'ailleurs, mais oh, tu de l'essence, tu as pas besoin de sortir pour aller le chercher, tu peux rester dans tes pyjama puis t'acheter ton nouveau jeu sans avoir à sortir de chez vous. Ouais, la bande passe. Ça se paye. Oh me so la bande passante. Ouais, ça c'est ton problème ça. là. Ouais, hey, hey, important ça. pour les autres ça là la bande passante. rien non. Tu vas faire monnaie que tu sais je pas pas euh, je m'en vais pas avec une gang c'est Tetrax s'appelle Gamers Rebellion pour rien. Tu sais les joueurs là, qui vont se rebeller contre les triple H justement qui sont t'a cœuré prendre notre argent dans nos portefeuilles là. Ben c'est ça, là. ça s'en vient justement. Là. Il y a de plus en plus de, de joueurs qui sont énervés de se faire avoir, que le, leur argent à le portefeuille de se faire le faire enlever, qu'il y a plus de service, qu'il y a plus rien par après. C'est Comme bon, t'as acheté ton jeu, t'as passé, nous autres on décide de fermer le serveur, t'as pas un moi à dire ferme ta boîte. Ok, mais c'est parce que moi je continue à jouer en ligne. Là. Je fais quoi là ouais, C'est ça. Fait, fait que, tu sais, ouais. il va falloir comme qu année qu'on se réveille, puis que le seul pouvoir, c'est nous autres qui lèvent les mains. Là. Si on ouais. décide de pas acheter du jeu d'une franchise, là, ben la compagnie aura pas choix de comprendre que euh... ah ouais c'est vrai, euh... peut-être elle un peu forte. Moi je me souviens l'année passée quand que EA, ils ont dit ha, 2012 on va aller chercher 15 milliards de profit. Mm -hmm. Tu es même pas au corps, présentement, le grand puis l'année est fini. Bravo. Ah oh ouais, c'est voir un peu trop grand. Ben, comme on dirait l'autre, offre des produits de qualité, tu vas avoir mon argent offre en faisant pas dans ta face. Ouais, mais ils misaient beaucoup sur le DLC, ils misaient aussi pas mal sur vraiment un jeu qui s'appelle Star Wars The Republic. Ouais, sauf que ouais, il voyait comme le le le le World of Warcraft killer C'est ça, puis ça a pas marché, fait que. Ben non, est... il est rendu en free to play maintenant et avec raison. Je dis, faut ça. que tu soutiennes ton jeu. Tu sais, c'est t'offre une extension mettons, aux six mois, ok. Sauf que ton jeu, il est pas long à finir. C'est vrai que World of Warcraft, c'est infini, mais Star Wars The là, la campagne, je dis, c'est pas trop long à finir. Là. Tu passeras pas 200 heures dessus là. C'est assez, assez long à finir, c'est juste qu'ils ont ils ont été en retard pour pour mettre certaines choses en ligne que les autres MMO avaient. Fait que ça, ça a pris du ça a pris du temps puis ça a pris trop de temps. Que... Ouais, sauf que tu dis que c'est long à finir, sauf que tu peux le faire tout seul quasiment. Tu sais. Oh ouais, tu Parce peux le, le faire ça. Warcraft, tu joues, pas le choix, d'être avec t'es avec du monde. Exactement. Dire, ça se passe en multijoueur, ça se passe là. là. Puis l'effet ouais. de gang est important dans le sens, hey, dans oui. le, dans le sens que si tes chums jouent, ben ils vont te dire Hé, hey, viens jouer avec nous autres. Si t'as un de tes chums qui lâche, hey, c'est toi qui vas dire à l'autre, hey, reviens-t'en, viens, viens jouer. Tandis ça, que là, euh, Star Wars The Old Republic, tu, si tu peux le faire quasiment tout seul, tout le long, euh, t'as pas ce sentiment-là de hey, faut faut jouer avec ma gang, faut pas je lâche le groupe. C'est pour ça que World of Warcraft ça va probablement être le dernier jeu payant mensuel, parce que Regarde, tu regardes Secret World, qui était payant, qui est devenu free-to-play. Star Wars The Republic, qui était payant, devenu free-to-play. Guild, Guild War, depuis le début, le premier, puis le deuxième, ouais. ils sont free-to-play depuis le départ. Mais regarde le succès que Guild War 2 a en ligne, par exemple. C'est fou, là. C'est mon jeu PC de l'année à date, là. On Mais... va passer euh, première chronique. T'en as manqué une cette semaine. T'as pas vu la nouvelle qui est sortie dans, euh, dans la presse? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, ouais. Ben là, Microsoft s'attaquerait à Google avec des lunettes de réalité ah! augmentée. <rire> C'est -ce toujours mieux que le 3D, on s'entend là-dessus, je pense que... <rire> Non mais j'ai juste avait rapport avec le show. Je pensais que tu parlerais de la nouvelle. Ils ont déposé un brevet pour faire comme Google l'a fait avec ses propres ses propres lunettes qui ferait que tu porterais ça. Puis ça donnerait des informations complémentaires quand tu vois des choses là-dessus. Vu qu'ils prennent le même nom que ton podcast. Ouais, mais je pense c'est nous autres qui a pris le nom. Fait qu'on va se tenir tranquille. Juste au cas où que ça lui retenterait à eux autres de nous actionner. Ouais, juste au cas. Tiens, ça mort de même. Ok, ben le podcast d'abord, il s'appelle réalité augmentée, mais pas. Réalité <rire> augmentée, mais on est gentil avec Google, donc actionnez-nous pas. C'est comme ça que ça se passe. Ben Microsoft aussi là, on va être fin que tout le monde. Là, <rire> on, on va, va essayer. mais moi je suis là pour basher. Fait que... <rire> moi là, je suis capable de mettre tellement plat comme un tapis là, ça lui tend de passer. Let's go. Non, au pire, <rire> on action, on, on le sait, Jean Benoît, on sait très bien que t'es comme ça. <rire> <rire> Première chronique, ben écoute, on a évacué un peu de, de frustration. ensemble là on va aller dans le fun dans l'humour dans le plaisir avec The Hangover 2 les euh, les sacrifiés 2 le film de Stallone et sa gang. Luc tu as été euh, écouter ça moi aussi d'ailleurs j'ai mis la main dessus donc on va, on va pouvoir en regarder ensemble. Ouais, écoutez ça en fin de semaine avec ma douce ma douce qui est une fan euh, euh, de Chuck Norris. Donc quand j'ai dit euh, ouais il y a un célèbre il y a un illustre inconnu qui, qui joue dans le deuxième version qui s'appelle Chuck Norris a dit ah on l'écoute tu à soir? <rire> » fait que euh Fait les euh, Expendables 2, qu'en français les Sacrifiés 2, euh, qui est un film réalisé par Simon West avec un scénario de plein de monde dont Sylvester Stallone lui-même. Euh, ça dure 102 minutes. Euh, donc c'est avec Sylvester Stallone, Jason Stratham. Ceux qui connaissent Jason Stratham, c'est celui des Stay films de Transporter. Statham, excuse-moi, c'est Je mettais un air, où il n'y en a pas. Statham, c'est lui-même. Jet Li, Dolph Lundgren, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger et euh, un petit euh, Liam Hemsworth qui est, oui, le frère de l'hôte, donc le frère de Chris Hemsworth qui est euh, tard dans la, les euh, Avengers. Un peu ou moins sur euh, Un peu moins sur coche? un peu moins, là. De... Non, oh, il, il est correct là, mais c'est c'est pas c'est pas un grand rôle qu'il y a dans le film, mais euh, il est là. Euh, Puis ceux qui auraient écouté la série Buffy contre les vampires ou Angel, ben il y a euh, Charisma Carpenter euh, qui jouait là-dedans, qui jouait euh, Co Cordelia. Ceux qui s'en rappellent. Donc euh, c'est un film, euh, oui, d'action. Euh, le scénario. Bon, dans ce genre de film-là, le scénario <rire> est plus ou moins important, mais l'histoire est quand même, est quand même bien. Euh, c'est, euh, c'est finalement une carte où euh, est le, où est caché euh, du plutonium en grande quantité qui est volé par un groupe de terroristes qui est euh, finalement euh, mené par le très célèbre Jean-Claude Van Damme, euh, puis euh, la gang de Sylvester Stallone, ben vont pour essayer de récupérer euh, ce plutonium-là des mains du méchant. Donc je vais vous sauver certains certains détails qui arrivent jusque jusque là parce que je veux pas spoiler le film non plus. Il ouais, y a pas tellement épais de scénario donc si tu dis quoi que ce soit je pense qu'on va être pas mal on va être pas mal déjà des spoilers. On va pas mal spoiler. Non c'est c'est un film d'action dans le plus pur euh, film d'action des années euh, des années 80 90 là avec euh, du monde. Si vous ça vous tente de compter le nombre de monde qui meurt dans le premier cinq minutes du film. Amusez-vous, euh, mais vous êtes mieux d'avoir beaucoup de doigts à votre portée <rire> ou un petit compteur avec des billes parce que c'est vraiment énorme. Euh, c'est pas classé mature pour rien. Euh, c'est vraiment un film où il y a du monde qui meurt à la pelote. Euh, ça, ça ressemble vraiment au film qu'on a vu déjà Commando ou peu importe les, les films d'action du style. La, la violence est pas graphique. Tu sais, on, on suppose que les gens meurent parce qu'on voit. On voit pas de tête arrachée, On voit pas personne de transpercé. Tu sais, c'est pas grave. C'est pas une violence qui est dégueulasse à voir. On n'a pas vu le même film, je pense. Ben écoute, moi je l'ai trouvé soft dans sa représentation de la violence. Ben moi je trouve que je pense qu'il y a quelqu'un à quelque part euh, dans le, le, le, le, le coin de, de, de Stallone qui a découvert avec ce film-là comment faire des effets de... tête qui explose et de sang qui gicle avec avec les, par ordinateur parce que moi j'ai trouvé que c'était vraiment exagéré par bout là ah ouais? euh, ben quand quand okay. qui dans, dans le premier quand qui rentre dans le premier campement au Népal puis qui vont essayer de sauver un euh, leader chinois qui s'est fait enlever et en plus on retrouve un autre personnage de leur gang qui s'est fait enlever mais qu'ils savent pas euh, on donnera pas de punch encore quand que ça rentre là puis ça se matirait partout Euh, si tu regardes euh, la scène encore une fois, puis quand ça commence à tirer tout le monde qui sont euh, sur euh, au deuxième étage des buildings ou même en bas, euh, ça gicle pas mal. Okay. C'est vraiment. Moi j'ai trouvé que c'était peut-être même exagéré là. Bon, ben... ils, ont, ils ont usé beaucoup de, de la technique de la tête qui explose <rire> avec euh, peu importe le programme d'animation qu'ils utilisent. C'était vraiment. Euh, copier coller, copier coller. <rire> oui oui c'est ça, c'est pas mal ça. C'est pas que c'est. c'est pas que c'est grave parce que c'est le genre de film qu'on s'attend à ça je veux dire on s'attend à avoir du sang puis que ça gicle un peu parce que je veux dire il y a du monde qui se fait tirer théoriquement ça devrait saigner tu sais mais jusqu'à quel point euh, ça c'est d'autres choses il y a même une scène à un moment donné c'est quand même très drôle parce que il y a un gars qui sort de nulle part puis c'est le seul méchant qui reste qui sort du coin puis quand qui sort toutes les toutes les les les gars de la gang sont tous ensemble ils se mettent tous à tirer dessus en même temps puis souhaite vraiment que son corps se désagrège à mesure que les balles rentrent dedans ouais. mais c'est oui. Pardon celui-là oui puis en plus ça c'est ça amène la, la la la citation la plus la, la plus mordante du du du film c'est ils disent euh, Rest in pieces c'est ça fait que, mais c'est meurt en pièces meurt en pièces mais c'est J'ai trouvé que l'effet était mal fait. Par exemple, ça sautait tellement... aux yeux que c'était fait par ordinateur que c'en était presque drôle. Là. Mais c'est pas un film qui se prend au sérieux non plus. On le sait que c'est un film d'action, on sait que les gars font ça. Le premier Expendables a, a été fait parce que Stallone il disait « Je veux ramener ma gang de chums, ma gang de vieux chums qui faisaient des films d'action du temps, qui sont tous des has qui ont plus de rôle, personne ne veut lui donner rien à ce <rire> Puis je vais les amener dans un film, on va se faire un film de gars. qu'on va avoir du folle à tourner, puis le monde qui aime les films d'action vont aimer ça, puis ça a donné le premier Expendables. Mais j'ai trouvé que dans le deuxième deuxième, c'était plus assumer le côté parodique des films des années 80. Le fait de, on est là pour avoir du fun, puis on le fait gros, tu sais. Dans le premier, oh, ouais. j'avais l'impression que on voulait raconter une histoire, puis le fait qu'il y avait des personnages qui étaient crampés par plein de vieilles vedettes, c'est un addon presque. On l'utilisait pas, ça, à l'avantage du film. Ouais. Dans le deuxième, on s'assume, on le, on sait que le monde qui ont payé pour aller voir le film, savent à quoi s'attendre. Donc, on y va, puis euh, juste le début du film, quand il rentre, Dans, dans le camp au, au Népal où ce qu'il faut qu'il sauve la personne je dis t'es voir entré à pleine vitesse en, en conduisant 400 camions puis ça tire partout puis ça tire en conduisant puis ça c'est c'est vraiment assumé c'est on rentre dans le tas puis on est certain qu'il y a pas personne dans notre gang qui va mourir puis les autres vont tous se faire éliminer euh, c'est un film qui est très bon, c'est très c'est si vous aimez les films d'action, vous allez adorer, vous allez passer un bon euh, petit 102 minutes. La seule chose que je m'attendais à plus, puis je sais pas si c'est pareil comme toi, c'est la présence de Chuck Norris. Ouais, Chuck le, le, no le Chuck... personnage un peu de loup solitaire, c'est d'ailleurs comme ça qu'il se surnomme là dans le film. Ou est-ce que il fait comme deux apparitions, puis à toutes les fois, il est comme trop awesome, tu sais, il est juste comme trop fort pour la ligue. Ouais. Bute mais tout ce qui bouge, je après ça il Mais c'est ça, c'est c'est un peu la mythologie de Chuck Norris sur internet qui est Chuck Norris est presque un dieu si tu vas sur internet pour certaines personnes. Quand ils l'ont mis dans ce film là, je me suis dit, ils vont lui donner un rôle, tu sais, un un, un mais, pas un tu sais un, un gars qui est, qui est, qui est sûr de lui, qui va arriver puis qui va il va tuer tout le monde puis un peu comme c'était dans ces films là, au ralenti, là, t en, t en, t en, t en, le tte puis tu qui tire, les autres tomber. Mais il fait une grande entrée, une entrée bien grandiose. Puis après ça ils font marcher vers les autres gars puis je dis je le regardais marcher puis s'en venait vers lui c'est comme si moi suis en train de faire mon gazon dehors puis jouer à mon beau-père s'en venir en du métro avec ses sacs d'épicerie là il était comme zéro imposant en s'en venant de la manière qu'il marchait de la manière qu'ils l'ont habillé j'ai trouvé ça comme tellement un Un, euh, ouais, il a 72 comme... ans aussi hein comment ça non, non non euh... je sais mais tu il y aurait pu le mettre un peu plus euh, ouais, la... le filmé par... un peu plus de prestance ouais le filmer comme par en bas lui donner une grandeur ouais c'est ça puis c'est ce qui ont manqué un peu fait que je trouvais qu'ils ont fait une entrée grandiose pour montrer si c'est Chuck Norris qui arrive puis je disais à ma femme j'ai dit ça c'est ton Chuck Norris qui arrive puis après ça c'est comme ça foire un peu Puis il est moins, après ça il est comme moins impressionnant que j'aurais aimé qu'il soit. Mais ça enlève pas le fait que c'est un excellent film. Louez-le si vous l'avez pas vu, ou allez vous l'acheter si vous aimez beaucoup les films d'action. Vous allez passer un très bon. Euh, un très bon temps à regarder ce film là puis j'y donnerai un, un solide pour pour un film d'action je donnerai un solide 8.5 sur 10 d'ailleurs juste pour revenir à Chuck Norris tu sais il y a ces fameuses phrases là les les, les Chuck Norris facts il en fait un dans le film il l'a choisi avec ses sa conjointe et lui qui l'ont choisi pour le mettre dans le film et j'ai trouvé que c'était probablement l'un des pires que j'ai jamais entendu il y en a tellement des mieux que ça Ouais, c'est ça. En fait, c'est je veux dire oui, et là, c'est super le fun de le voir dans dans dans le film, mais j'aurais aimé qu'il euh, qu'il mette un peu plus sur un piédestal comme je veux dire comme, comme il est sur internet, sait, est Mais bon, c'est c'est c'est pas grave, il fait un beau petit caméo, il est là une coupe de fois, ce qui fait c'est vraiment quand même top là, je veux dire, il est quand même, quand qui est à l'écran il a sa place, c'est très bien, mais j'étais un petit peu déçu pareil de ce qu'ils ont donné comme rôle, j'aurais aimé un peu un peu mieux pour Chuck Norris. Donc un 8.5/10, euh, oh, c'est oui. euh, ça là, vaut la peine. C'est en location actuellement donc euh, soit achat soit location euh, pour les gars qui tripent ces films d'action, même les filles aussi, il y en a euh, il y en a quelques-unes chez que ma blonde moi je, pff, ça tentait pas, J'écoutais ça tout seul de mon bar, j'étais crampé tout le long puis j'ai donné fait des faces de ah, c'est lui. Yeah <rire> J'étais super non, heureux. Là. Ah, c'est ça, c'est un film qui est le fun parce qu'on voit du monde qu'on voyait déjà avant. T'sais, non, c'est vous allez passer du bon temps. Yes. Dominique, on y va avec toi pour ton test de jeu. Tu t'es tourné vers la PS Vita cette semaine avec le nouveau Assassin's Creed 3 Liberation. Et non, ce n'est pas le même que sur les PlayStation 3, Xbox 360 et Wii U. c'est pas le même personnage. On contrôle cette fois-ci une petite dame dans le rôle de l'assassin. Hey, you, my jingle? On a, mais on n'en a pas euh, dans, Il dans euh, en a pas ici. On n'a pas de budget. Mais <rire> c'est pas qu'on n'a pas de budget, on a juste pas de temps à par avec ça. Ouais, bon. Moi, moi okay. j'ai la question qui tue pour commencer au moins y a-tu moins de bugs que celui de ce, dans, que dans Assassin's Creed 3. Oui. <rire> OK, bon, c'est bon. Mais donc c'est dur d'en faire, un faire jeu plus. Je joue que moins d'envergure aussi donc en partant c'est un, un peu facile à faire mieux optimiser aussi. C'est dur d'en faire plus. Je peux te parler Oui, vas-y, vas-y. Tu veux que je la fasse ma critique ou pas Ah, peut-être. <rire> eh non, c'est une jeu que j'aime je bien. Quand tu fais Dodo. Ben bon. Euh, donc euh, Assassin's Creed 3 Liberation, c'est un jeu qui est développé par Ubisoft Sofia. Euh, bon, vous, vous demandez peut-être c'est qui ce studio-là. Qu Ils ont pas fait grand-chose à la date, à part Shadow Wars, euh, Ghost Recon Shadow Wars, qui était un jeu sur 3DS que au lancement de la console. Moi, j'aime bien. C'est un genre de tour par tour, mais euh, de, un jeu de tir tour par tour. C'est assez bizarre qu'on le qu dit comme ça, là, mais ouais. ça reste un bon jeu 3DS. Moi, j'ai adoré mon expérience. C'est publié par Ubisoft. Puis comme tu disais tantôt, c'est quoi euh, le scénario? C'est que ça prend place dans la même époque Assassin's Creed 3, donc dans la Louisiane au 18e siècle. Euh, le personnage qu'on compte c'est Aveline de Grand Prix. Qui est un mélange d'une esclave africaine puis d'un soldat français, dont son nom vient de là, puis sa couleur de peau vient de l'autre, évidemment. Euh, le but, c'est qu'on doit se battre pour libérer la nouvelle orléans euh, d'une domination hispanique. Puis, en ah, ce faisant, on va rejoindre la confrérie des assassins euh, en 1759. Euh, donc, c'est un peu ça en fait le but, euh, c'est de contrer l'espèce de d'esclavage de, de, dans ce temps-là. Euh, bon, pour y arriver, il va y a plein, plein de choses. On va falloir passer par des rues animées, des marécages, euh, bon etc., etc., etc. Euh, on a quand même un bel arsenal d'armes. Euh, bon, on a des pistolets, on a une sarbacane, on a une machette, on a aussi les, les fameux couteaux là, de, de, qui a fait de la renommée d'Assassin's Creed, au poignet, évidemment, qui est comme l'arme secrète. Euh, aussi, on a un parallèle en fait avec Assassin's Creed 3, okay? euh, de dire que c'est complètement différent, oui et non. Parce qu'à un moment donné, on va rencontrer Connor Conway, qui est le principal personnage de euh, Assassin's Creed 3. Je dirais pas son nom euh, indien là, parce que je me trompe tout le temps, mais je vais laisser ça comme ça. Euh, puis on va se battre à ses côtés aussi. Donc, il y a un parallèle à faire entre les deux quand même. Euh, côté durée de vie, c'est quand même bon. Ça donne pas loin de 20 heures. Si je me fie à ce qu'on avait avant sur console portable qui était la DS et la PSP, euh, je me souviens, la PSP, Bloodline, je crois, c'est Assassin's Creed Bloodline, ça durait à peu près 4-5 heures. Pour un volet Assassin's Creed, c'est vraiment, mais vraiment pas beaucoup. Même si c'est un volet portable, là, on sait que la PS Vita elle peut en donner plus parce que c'est comme une PS3 à ses débuts, donc tu peux en mettre beaucoup plus. Fait que 20 heures, c'est bon. Euh, c'est composé de ceux qui connaissent un peu la série. C'est des séquences ADN, donc il y en a huit dedans au total. En plus de ça, ben, il y a des quêtes annexes. Ceux qui connaissent un peu la série, vous savez qu'il y a une quête principale, mais souvent des quêtes annexes aussi qui viennent avec ça. Euh, pour les contrôles, vous ne serez pas dépisé honnêtement. C'est la même chose qu'ils nous ont fait dans les autres volets. Donc, on attaque, on contre-attaque, on attaque, on contre-attaque. Euh, malheureusement, l'effet de 5-6 soldats qui vous entourent, ils vous frapperont pas en même temps. Donc, ils attendent qu'il qu y en ait un qui a frappé, vous le frappez. Après ça, il y en a un autre qui vous frappe. Tu sais. J'aurais même un, un petit peu plus de réalisme de ce côté-là, mais euh, c'est pas encore ça, malheureusement, cette année. Euh, autre chose à retenir, c'est que le système de combo qui a été mis en place, donc ce qui rajoute encore euh, au, à la facilité des combats, euh, okay. un peu comme euh, Street Fighter avait fait sur la 3DS, que Tekken avait fait sur la 3DS aussi. Il y a ce système de combo qui a été mis en place. Euh, ce que j'ai aimé aussi, euh, les fonctions tactiles de la console sont pris en compte, euh, comme par exemple au début du jeu, je me souviens que parce que j'ai pas joué beaucoup, J'ai joué peut-être un 4-5 heures jusqu'à date, mais j'aime bien ce que j'y vais à date. Euh, ce que j'ai aimé, c'est que bon, disons, on se net à un moment donné. Pour l'ouvrir ça la niaiseux mais faut que tu pinces ta console en haut à droite à, à, à, en arrière par en avant, tu glisses mettons tes doigts de gauche à droite puis c'est comme si tu ouvrais une lettre. Ça j'ai trouvé ça bien, tu sais au moins il exploite un peu euh, le côté tactile de la console. il euh, y a bien d'autres choses qui s'en je sais, j'ai lu un peu là-dessus mais bon, euh, je me suis pas rendu encore parce que ça me donne d'en parler. Euh, J'aime aussi le fait que euh, Avlín a trois espèces d'ensemble à mettre dans le jeu. Il y en a un, c'est bon, l'assassin, c'est ça, donc elle peut grimper partout, faire ce qu'elle peut. On a l'esclave aussi. Ça, faut faire attention à l'émission en étant esclave, donc faut pas que tu te fasses prendre à rien transporter. Euh, quand tu passes près, mettons. De certaines personnes, tu veux jaser avec les autres, mais faut que tu rentres dans le rang. Donc, si ils sont en train, mettons, de, de creuser quelque chose, ben faut que tu prennes une pelle et tu creuses avec les autres. Donc, tu rentres un peu dans les rangs, quand même en même temps, tu peux comme faire tes enquêtes un peu. Euh, ça, je trouve ça bien aussi. Ça rajoute à l'immersion. Euh, puis le troisième euh, ensemble qu'elle peut mettre, c'est l'ensemble de la jante dame. et là, la, la, la, la, la haute. Là. Donc, si tu vas acheter des vêtements pour quelqu'un, là, il y a quelqu'un qui va suivre avec un paquet cadeau dans ses mains. Tu as plus de pouvoir un peu aussi. Par contre, tu peux pas, tu peux pas sauter, puis tu peux pratiquement pas te battre non plus à comme ça. Fac, tu sais, c'est trois différentes mécaniques de jeu qui apportent vraiment quelque chose de plus à l'expérience. Côté graphisme, le jeu il est joli. Tu sais, ça, on, on, ça sortira pas. Assassin's Creed ça a toujours été basé comme ça. Par contre, j'ai eu quelques arrêtismes à un moment donné, puis pas pendant les phases de combat, là, juste des phases que je courais un peu ou quelque chose comme ça. Euh, je trouve ça un peu gênant, euh, mais bon. Euh, le jeu, il est beau, oui, mais euh, souvent, les décors manquent de détails un peu. Euh, à l'occasion, je me passais vraiment sur le jeu de la PSP qui était sorti qui s'appelait Bloodline. Donc, un peu décevant, il est très beau. Une question de puissance, peut-être à certains moments, on a coupé les coins ronds pour euh, offrir une longévité. Vu que c'est un monde ouvert, peut-être que oui. C'est le premier jeu sur la console, vraiment, avec un monde ouvert comme ça. fait Peut-être que le prochain qui va sortir va peut-être être mieux, en tout cas j'espère, parce que... Euh, déjà euh, Ubisoft a annoncé que ça deviendrait un un nouveau volet Assassin's Creed. Liberation ça va donner un nouveau volet donc c'est pas le c'est pas le, le dernier qu'on va voir de cette série là. Ça va okay. donner comme une franchise à la franchise. Um, ça va permettre de sortir des titres euh, une fois là. Ça va être l'avantage la, la, Euh, écoute, moi j'espère que le processus de on le verra pas avant deux ans, qui laisse un peu les nouvelles consoles arriver sur le marché, puis peut-être un an plus tard d'en sortir un. Mais là, ça va être comme trop. Faites, arrivez-moi pas l'année prochaine avec une voix Assassin's Creed parce que là, je vais décrocher. Elle est bonne la franchise, là. Mais si vous voulez plus rétro, monter le monde vont stagner. Euh, puis je vais terminer avec euh, bon, ce qui est musique un peu. Euh, la musique d'Assassin's Creed ça a toujours été un point fort, ok. Euh, Celui-là, c'est la même affaire. Euh, les thèmes musicaux ils ont été composés par euh, là c'est pas Winfred là c'est Winnie Fred c'est bizarre le nom hein, en masque Winnie Fred Phillips puis euh, Winnie Waldron ok eux ils ont déjà reçu des nominations aux Hollywood Music and Media Awards dans la catégorie meilleure bande originale pour un jeu euh, vidéo euh, un jeu vidéo euh, sur mobile donc portable ok on s'attaque ça, ça fait très fort c'est vrai que la musique est très bonne déjà en mettant le jeu dans la console Euh, on se plonge vraiment dedans assurément donc c'est un autre point fort je peux pas, de... pas donner de note encore vraiment au jeu parce que il y a des points qui m'agacent un peu comme le multijoueur honnêtement ça n'est pas grand chose c'est comme c'est tu joues euh, as deux gangs en fait dans, dans le multijoueur euh, tu joues si soit euh, bon euh, comment je pourrais dire ça euh, as les Abstergo, ok puis de l'autre côté tu as comme les assassins euh, c'est une gang contre l'autre On ouais, est tempélié je... contre les assassins. Ouais, j'ai pas. Non, c'est ben, c'est ouais, c'est un peu ça. Ils sont pas nommés comme ça. Je trouve, ça un peu. Je veux dire, ce jeu-là, j'aurais pris bien plus un 5 à 10 heures de plus mettons de la campagne. Puis malgré le mode multijoueur, je dis ouais. Assassin's Creed, le mode multijoueur peut être bien pour certains, mais honnêtement, c'est pas une franchise qu'on a vraiment de besoin. Si tu m'arrives avec une campagne en coop, ah oh, peut-être, là, ça pourrait être bien. faire des assassinats à deux, ça serait cool, tu sais, mais de rejoindre les rangs des assassins ou des agents d'abstergo puis se battre un contre l'autre, euh, c'est très Je suis pas, pas... pas sûr, honnêtement, tu sais, c'est oui, as beaucoup de monde en ligne, ça va quand même de deux à soixante-quatre joueurs, mais Assassin's Creed pour moi, c'est une aventure qui se fait en solo seulement. C'est des petits points comme ça, la fluidité un peu qui est mis en compte. Je j'ai pas vraiment de note à donner, mais ça reste quand même le meilleur jeu de la série euh, sur console portable. Moi, je rêve avec cette franchise-là, dans un world of Assassin's Creed, où est-ce que tu as deux clans, tu as les Templiers, tu as les Assassins qui s'affrontent dans un monde ouvert, avec des missions que tu peux faire en gang. Euh, je peux te dire pourquoi ça marchera pas? On pourrait tellement faire de quoi de génial avec ça si on se donne le temps de bien le produire. Je, peux, je, peux, je suis juste sûr de quoi ça marchera pas. Simplement les... parce que le, le, la, la période avec les Templiers et ça, c'est terminé. Le monde il va jouer la période qui est présentement dans le jeu. Ouais. Donc, il faudrait que tu fasses un jeu qui donne plus de période, plus de temps. plus de, Là, les, les Templiers, tu n'arriveras plus. Là, là tu es rendu en révolution américaine. Là. Puis le prochain jeu, je ne sais pas ça va être quoi. Bon, pour revenir dans le passé, cette série-là peut tellement ah, impressionner. Ils, ils ont fait deux, ils ont fait deux volets plus deux extensions. Ils ont fait quatre jeux ici, même cinq, même six. Tu prends les deux jeux sur console portable, ces jeux de la même, de la même période, c'est assez. Manon donné, faut il faut que tu penses à d'autres choses. Mais de tout ça, c'est juste normal. Même si c'est dans le monde ouais. d'aujourd'hui que ça se nomme des Templiers ou que ce soit Abstergo avec ses ses employés ou ses membres. Ça revient pas mal au même. Tu peux faire deux factions là. Ouais, mais je suis pas convaincu honnêtement. Euh, tu sais, qu'il fasse un film c'est correct, qu'il continue à franchir c'est correct, mais euh, ah non, je pense qu'à pas honnêtement euh, un MMO dans l'univers d'Assassin's Creed. Moi, je pense que ça se porterait waif. tellement bien là. Ben non, parce que ça se rajoute des assassins tout le temps. Tout le monde sauterait dessus puis assassinerait. Puis tu sais, pas vraiment de but là-dedans. En fait, je suis pas convaincu honnêtement. Voilà, Peut-être que ça peut être une bonne idée pour les autres, mais moi, je... non, je crois pas à ça honnêtement. Chacun Vraiment. a notre vision, puis de toute façon, c'est pas de nous sûr. autres qui le contrôle fait que on va suivre quest ce qu'ils vont nous donner. Ouais, Fie-toi à moi, regarde, t'as acheté Forza Horizon, puis regarde, t'as fait un bon choix. <rire> mais t'as pas toujours 100% raison, là Non, non, mais pas tout le temps, mais souvent. <rire> <rire> bon, bon, c'est ça. Mais tu sais, on appelle ça un lien, regarde, je t'amène vers ta critique. Là. ouais euh, Forza Horizon, c'est le titre à lequel je m'adonne depuis... Euh, Ça fait deux semaines maintenant que je suis là-dessus et euh, mais avant que tu commences, est-ce ouais? que tu as touché un petit peu à wwwa13 Non, pas, pas encore. Non, vra vraiment là, j'ai pas touché de la semaine à Assassin's Creed, j'ai pas touché à wwwa13. Ma console, ma Xbox 360 euh, est rendue là, je, je joue tellement Forza que elle est rendue qu'elle est capable de lire même si le disque est pas là. Ça, ça a pas de bon sens. Ouais. <rire> non, c'est pas vrai là. Mais euh, non, mais sérieux. Tu connais par cœur. Juste juste à que tu continues www www le problème c'est que le mode le mode attitude error, il est vraiment excellent, ça j'ai rien à dire. Mais de me faire continuer tu as des objectifs comme oh, il faut que je fasse 4 chokeslam, après ça, faut que je fasse deux tomber Mais là, avec un lutteur sur un autre lutteur. Fait que, ça vient comme... Si tu pas capable de le faire, tu peux pas avancer. Mm -hmm. Il y a des affaires tu peux pas débloquer. J'ai mettre ça comme... Juste revivre, mettons. Comment que ça s'est fini? Okay. Tu le bats, tu le bats, d'un titre, tu passes à d'autres choses. Non, non, non tu as des objectifs à plus à faire. Je trouve ça un peu plat. T'sais? Ça le fait ça, par l'armée un, un jeu, peu. Parce que je l'ai fait peut-être en 6 peut heures, le mode. puis Je me suis tanné. Je me suis dit, OK, c'était ça. L'idée était bonne au départ, mais tu as trop... T'en as, as, as trop, justement, dedans. C'est ça, le problème. <rire> yeah. Donc, je reviens avec Forza Horizon. C'est un jeu qui est disponible sur Xbox 360. C'est une exclusivité développée par Playground Games et Turntain, euh, Turntain c Turn Ten Studios. Turn 10? Ouais, non, c'est <rire> ça. 13, <rire> mais... Entertainment. <rire> <rire> c'est Turn uh, Ten. Et on... Studio. C'est ça en français. Turn 10 Studio. Ça, ça vraiment Turn mal. <rire> Turn, Turn Ten Studios. Voilà, merci Luc. Au lieu de de moi, toi, t'es constructif. Ah, ça, il a de toi, je l'ai entendu, mais c est, c est, tu l'as pas entendu, c'est pour ça. Non, non, non, non. non, non. C'est sorti le 23 octobre dernier, et euh, ben euh, le mode histoire. écoute, il euh, a pas grand-chose en termes d'histoire. On se retrouve dans un festival de course dans l'état du Colorado aux États-Unis, et il y a quelqu'un qui gagne à chaque année, qui s'appelle... Euh, Euh, qui se nomme Darius Flint. Il est numéro un. Tout à l'heure, t'es un nobody, un inconnu. Euh, t'es euh, 250e dans le tournoi et euh, dans le dans le festival, il essaie de rive, euh, d'arriver numéro un et de battre tous les autres. Voilà donc prémisse de base. Euh, C'est un Forza dans la lignée des Forza. Euh, réalisme. Mais on a un petit peu assoupli la, la conduite automobile, plus arcade. Pour ceux qui ont déjà joué à Need for Speed Underground euh, 2 et 1, euh, dans un monde ouvert, c'est ça qui est offert. C'est des courses euh, mode. Euh, oui, vas-y. Je ne veux pas te <rire> dire que j'ai raison, encore. Là, mais bon, bon, bon. réaliste, on va repasser. Il n'y a aucun dommage chez les autos, ouais, à, part, je... à part, à part, euh, à part, à part seulement physique, on va oublier ça. C'est parce que tu me laissais pas y aller, là. Je me rendais. <rire> ah ouais, mais tu passes par Trois-Rivières pour aller à Chibougamau. Mais oui, mais parce ouais que y ça y peut y un... le faire pareil. Il y a un ordre dans lequel je veux dire les choses. Mais bon. Moi, ça, t'es un moteur de radio, tu as des fois, c'est comme tu pars d'un de, de, de, de point A pour être en haut point Z. Ben. On tricote ouais. en onde. On apprend à faire ça comme animateur. On fait du temps. <rire> T'as pas le temps de faire du temps. Non, c'est ça. Ben vite, je me dépêche. Donc, c'est ça. Il y a un côté réalisme dans la qualité de la facture visuelle. C'est très très joli. Les voitures sont bien rendues. Mais comme, Dom, tu le disais, il y' a pas de dommages physiques. Ça altère pas là de rentrer dans les autres voitures. Ça n'altère pas les performances des voitures. Physiquement, non. oui, ils ont de l'air égratignés, ils ont de l'air enfoncés, mais ça ne change pas grand-chose. Ce que je peux comprendre dans ce jeu-là qui est résolument plus arcade, dans le style de conduite plus permissif, on, on a euh, les euh, fameux... Euh, Compte à rebours un peu. Là, on peut revenir de quelques secondes quand on fait des gaffes. Euh, plus permissif aussi dans la conduite. Là, les, les lignes de course, euh, c'est correct. Là, tu peux déporter dans le, dans le décor un peu puis être quand même en Mais mesure de revenir. Comment tu trouvais ça, l'espèce les, euh, les, de flashback illimité? T'sais, tu peux le mettre, mettons, deux ou trois par course Mais comme que c'était limité, ça facilite grandement le jeu honnêtement parce que le jeu il est déjà pas difficile à la base. Ben écoute, je commence là, je suis euh, dans le dans la dernière échelle de jeu là, il y a comme sept bracelets pour se rendre au euh, numéro 1 et je commence ouais. à parfois utiliser euh, le, le rewind là, le, le reculon mm -hmm. euh, pour revenir dans le temps et je savais même pas qu'il y avait pas de limite tellement je l'ai pas utilisé là, j'ai peut-être une fois aux deux trois courses que je euh, je l'utilisais. Fait que tu sais quand tu dis la semaine passée que j'étais pas bon comme pilote euh, dans ta pipe le gars. Oh mais là. Est-ce que tu as, est as, est as la ligne verte? Est-ce que tu as la ligne verte? Est-ce que tu suis toujours la ligne verte? Ça va vous freiner puis tout ça? Ou. Euh ouais mais. Oui. Euh, oh non, ben là il y a pas de challenge d'abord. Je <rire> pense que tu marques tu mets aussi conduite assistée dans les options. Non ça c'est enlevé par exemple. OK mais enlève la ligne verte au moins. Puis okay, tu vas tu même me laisser jouer comme je veux. Ben non, mais arrête de dire que tu es un pro de bord là. <rire> j'ai pas dit que j'étais un pro, j'ai dit que je me débrouillais. Bah, ça... tu te tiens de me bon. tenir me mettre en face mais moi je te l'arme en double <rire> ben... Laisse les dons finir le jeu puis s'il veut, il recommence, pas de oui. ligne verte, pas d'assistance, pas rien à chauffer de reculons, ça ça étant. <rire> ouais, il peut bien jouer à des jeux faciles les finir. plein, ah, ah, c'est tellement bon, ouais. Ben... Mais... ben oui mais j'aime ça moi passer à travers les jeux de A à Z même si je pas un grand gamer comme toi bon c'est oh, absolument... ça que tu l'as tu l'as je te flatte dans le sens du poil c'est fait bon va t'en <rire> laisse-moi <être> tranquille <rire> laisse-moi tranquille dans les points positifs euh, la diversité des environnements on passe de d'endroits euh, où est-ce que c'est des champs où est-ce qu'on cultive à des montagnes à des euh, à des endroits où est-ce que ça semble être l'automne avec les arbres en feuilles Très, très joli, le jeu. Aucun bug, ou presque... J'en ai pogné peut-être un ou deux. Euh, où est-ce que tu affrontes euh, les boss de niveau et euh, ben le, le boss décide qui se tourne euh, dès le départ complètement à gauche et qui rentre dans celui qui décolle, euh, qui qui est le marqueur là, pour démarrer la course. Ah, il fait ma cauchemar de lui-même. Il reste pogné dedans. À part ça, j'ai j'ai pas vu grand-chose, voire rien pour le monde qui est ouvert, euh, ben, ouvert, semi-lie ouvert parce qu'on s'entend qu'on sort pas bien des limites de la route. Ce qui rend ça moins ouvert un peu, on s'entend. Euh... Ouais, sauf que tu peux faire ce que tu veux. Ça, j'ai trouvé ça ouais. beau. Euh, j'ai trouvé euh, dans les points positifs, la musique, bien sûr. Les Black Keys, Sc uh, Skrillex qui est là, Neon Trees... Arctic Monkeys et encore bien d'autres. La radio qui est euh, très, très réaliste dans les commentaires euh, et aussi dans la, les interventions. Laquelle, laquelle que tu prends? Parce qu'il y a trois sortes de radio. Il y a Pulse et la euh, Horizon Rocks que je, que je prends. L'autre, ouais. euh, c'est trop boum boum. Genre l'électro, je sais pas trop. Ouais. Non, Mais euh, que... Ça, c'est un point euh, qui est un, un point positif. La radio, tant qu'à l'avoir, elle est très, très bonne. Bonne liste de musique. Mais j'aurais aimé qu'on puisse rentrer notre propre titre dans une radio un peu comme on pouvait le faire là, dans les GTA euh, GTA euh, quatre, entre autres on pourrait le faire rentrer notre musique surtout qu'avec euh, le nouveau service de musique de Windows ça aurait été une bonne façon de le pluguer. d'après ouais. moi pourquoi tu peux pas le faire c'est que euh, tu as plusieurs annonces faites par un animateur aussi. Tu as la fille qui te parle aussi sur fait qui donne des conseils, fait que ça rate peut-être briser le rythme aussi là. Ouais, mais tu sais tu peux savoir quand la pièce a fait plus de bruit quand les morceaux le niveau sonore est bas. tu enclenches là, tu fais ta track de, de son qui est, de radio, qui est préenregistré à dure 30 secondes, puis that's it, c'est tout. Tu, de ouais, là, tu, tu dis ça parce que t'es un animateur de radio, mais c'est pas tout le monde qui pas, pense ça. Oui, je <rire> sais, mais parce que moi, je suis le genre de joueur qui, habituellement, coupe le son des jeux. J'écoute des podcasts, j'écoute de la musique autre, j'écoute des... Moi, je suis pas capable, surtout que la musique est tellement bonne maintenant dans les jeux vidéo que tu, tu, manques, tu manques au moins 50% du jeu. Oui, mais je maximise mon temps de l'autre côté, ça me permet de... faire d'autres choses en même temps que de jouer, fait que moi je je suis comme ça depuis que je suis jeune que je joue pas de musique dans les jeux que j'écoute d'autres choses en même temps donc d'avoir pu mettre mes pièces dans le jeu j'aurais trouvé que ça aurait été un avantage je le contrerait pas comme étant un défaut mais qu'est-ce que tu ça, fais quand mais... tu joues maintenant des jeux drôles de qui a beaucoup beaucoup de texte ben je vais mettre les sous-titres ok fait que t'écoutes pas vraiment conversation non, pas, Tu peux juste vraiment. lire le texte à l'écran ouais OK, bon, c'est une manière de jouer mais mais c'est bon ça à moi puis c'est pour ça que oh, je ouais. peux pas le compter comme étant un point négatif. Euh, d'ailleurs, c'est un des seuls jeux où est-ce que j'ai mis la musique tellement que les pièces sonores et l'animation étaient bonnes. Ça, ça, ça c'était comme un dilemme. J'écoute un podcast, qu'est-ce que je fais là Puis là quand ça parle, je coupais le son du podcast, puis là je met ça mort. C'est une les bruits de moteur sont très bons aussi. Ouais, un peu débalancé par contre. Librement ouais, très ou, fort semblable, je trouve. Par rapport au son des interventions urbaines, des voix, je trouvais que le son des des des, des, euh, des pneus, des moteurs était beaucoup plus fort que ce que la musique était. Euh, je ouais, peux toujours le changer des options. Ça. Mais encore là, c'est comme ensemble. Puis euh, j'ai pas été en mesure de trouver un calibrage qui euh, me plaisait ou est-ce que les voix étaient vraiment mis de l'avant. Euh, contenu du jeu bien massif, le, les styles de course, on affronte des avions, euh, des euh, des euh, des montgolfières, tout plein de trucs, des modes de course très très intéressants. Euh, des contre la montre, des contre des adversaires, euh, des tours de piste ou encore du point A au point B. Euh, S'il se semi arcade de course, ça donne une certaine liberté, ça amène un côté fun. Le titre est résolument euh, très très plaisant. Il est pas là pour te frustrer en tant que joueur. Si tu veux enlever les aides de conduite, si tu veux enlever les lignes vertes qui t'indiquent euh, la meilleure <rire> euh, la meilleure ligne de course, tu peux le faire. Ça tente de sacrer puis d'ériger. Mais le jeu est pas là pour ça. Puis c'est correct. en mon sens, à moi, et trouvé très immersif. Je suis pas capable de m'arrêter de jouer. C'est rare qu'un jeu de course me fait ça, et celui-là est en mesure de le faire. Point négatif. Euh, la musique, j'ai dit, j'aimerais aimé ça, qu'on puisse avoir de la musique personnalisée. Liste des voitures disponibles. C'est un peu mince par rapport à ce que les Forza, habituellement, nous ont habitué. Contenu téléchargeable. C'est ça, ça. ça, exactement. C'est tourné vers ça. Je trouve ça dommage pour le joueur, parce que le titre, écoute, on l'offre plein prix, mais il n'y a pas tout le contenu. Par, euh, par rapport aux autres, je trouve ça un peu... Ça, c'est parce que tu as pas acheté l'édition de collection. Et en plus, dans ouais, l'édition ouais. de base de Forza Horizon, il y a rien dans la boîte. Tu as le CD et c'est tout. Tu même pas de livret d'instructions. Tu n'as rien. Trouvé ça, c'est ça... normal. C'est rendu une mode. J'ai trouvé ça un, un peu un peu décevant. Et euh, en terminant, les dommages sur les voitures qui n'affectent pas la, la, la, la, la, la jouabilité ni la, la performance des voitures et J'ai trouvé que le jeu était parfois vide. Oui, on croise des gens sur la route, mais à part le secteur central où est-ce que le festival, le reste, on dirait que c'est mort. Il y, y a rien qui se passe. Et, et, la ville est comme stand-by en attendant qu'il se passe des événements. Puis encore là, euh, c'est censé être un gros festival avec des courses, avec bien du monde qui vient de voir ça. Puis tout le long des courses, tu n'as pas, pas, pas de rassemblement de personnes. J'ai trouvé ça euh, un peu vide. Pour une note, je vais y aller avec un 8 sur 10. Excellent pour un jeu de course. Ça me rappelle justement le nids de Foxpeed Underground que je trouvais excellent, euh, que j'aimais le fait qu'on pouvait euh, aller tout seul dans l'univers. Et il y a beaucoup, beaucoup de modes de jeu et du contenu qui s'en vient aussi. Les modes en ligne semblent très intéressants si on est en mesure d'amener du contenu régulièrement et de faire qu'il y ait un C'est une compétitivité entre les gens. Je pense que la gang de euh, Playground Games euh, vont être en mesure d'avoir un titre qui va bien vieillir avec le temps. Euh, je pense que c'est un bon début. On pourrait y aller avec un euh, Horizon 2 euh, dans quelques années que je serais très content de m'y remettre. Je ah. pourrais dire que le 18 décembre, fois que tu trouves 1600 points. Ouais, il y a une extension euh, massive rally. Euh, ouais. ouais. C'est, euh, ça s'appelle Horizon Rally Championship qui va regrouper sept rallys avec plusieurs divisés en plusieurs épreuves. Ça risque d'être assez intéressant parce que le seul jeu de rally qui nous offre depuis quelques années, c'est seulement Colin McRae à la série Dirt. Ouais. Euh, donc avant on avait l'accent de série Rally Sports Challenge. Un et 2 sur la première Xbox mais ça a pas suivi malheureusement le Studio fermé. Donc euh, ça pourrait être une très bonne alternative. Est-ce que Code Master il nous offre justement avec Dirt avec Grid euh, j'ai vraiment décidé essayer ça voir le mode rally, qu'est-ce qu'ils vont avoir intégré dedans qui serait semblé ce qui devrait être intéressant parce que ça sera pas avec le jeu en tant que tel, ça va être vraiment un ouais. mode entier. Je trouve ça un peu dommage j'aurais aimé ça que ça soit connecté puis là oups oh, tu débloques une nouvelle route puis tu peux t'en aller dans cet univers dans les montagnes peut-être résolument plus rally. J'aurais trouvé ça sympathique le fait que ça soit comme un peu à l'écart. Je trouve que ça va défaire peut-être le sentiment d'unité du, euh, qu'il y a dans le titre ben, même si. c'est deux styles de course complètement différents aussi. Mais c'est pas grave. Quand t'enclenches la course, tu rentres puis t'es en mode rallye dans celle-là. Tu sais, euh, ça aurait pu être. Je pense que ça aurait pu être intégré, mais peut-être que pour coder ou peut-être que les producteurs de ce, de cette partie-là du jeu ne sont pas les mêmes que pour le Horizon. Euh, au complet là euh, sûr mais c'est que que que pour le prix on s'entend que c'est le prix d'une extension complète fait, ouais, ouais. Euh, tu sais, à 15 dollars je pense que tu sais, ça, ça vaut la peine quand même c'est normal qu'ils le font en mode entier parce que si elle avait juste vu ça comme étant un, un petit contenu téléchargeable à 15 dollars ça revient cher fait que si tu l'offres comme étant une extension complète je veux oh, je suis parfait ça me sur 15 dollars ça vaut la peine si tu vas avoir des extensions dans euh, tu je me rappelle là euh, euh, Assassin's Creed 2, tu avais des extensions puis qui restaient quand même dans le même monde Tu pas besoin de sortir dans un autre monde. Ouais, mais c'est déjà un monde ouvert en tant que tel Assassin's Creed. Que, tu fais, elle intégrer facilement, c'est comme euh, quel jeu qui faisait ça donc tu fais rentrer dedans. Ah oui, euh, euh, ouais, Borderlands 2, la Pirate Booty euh, faut que dans c'est dans le jeu que ça se passe, mais faut que tu es dans une place. Tu rentres mettons, dans une espèce de porte, mettons c'était si caché contre le genre puis tu vas débloquer cette partie là du monde. mais tu peux le faire dans des mondes ouverts comme ça mais dans un jeu de course c'est un peu plus touché à faire ben, surtout c'est une... pas le même style donc c'est pas vraiment relié ça sera pas les mêmes voitures euh, ça sera pas la même prémisse en tant que telle fait que je peux comprendre un peu le, le choix des développeurs là-dessus ouais j'aurais aimé que ça soit ensemble mais bon c'est pas euh, c'est pas bien grave au ça euh, quand ça sera sorti T'as déjà du, du rallye dans, dans Forza Horizon, me semble. Moi, j'ai joué à Des mots, mais t'as une course avec un, euh, une Lancer Evolution, ou ce que es dans la terre, ouais, te c t'es terre? Ouais, c'est ça. Il y a des courses qui sont plus rallye déjà. Fait que je vois, je vois mal pourquoi qu'on le sépare entièrement du reste. C'est vraiment une ah, décision logistique plus que d'autres choses. Ouais, c'est ce que je pense aussi que ça a été créé par un autre, peut-être studio ou complètement à part. Puis au lieu de non, sortir comme Non, c'est la game designer de Playground Games qui, qui l'a annoncé. Ok. C'est surprenant. Ça, c'est à voir. On va suivre ça avec euh, avec beaucoup d'intérêt. Les euh, les euh, les jeunes hommes. Qu'est-ce que <rire> <Merci>. <rire> je me sens pas interpellé là-dedans. Non, là c'est ça. C'est moi le plus jeune en plus. Fait que c'est ouais, ça ça. drôle. Euh, à quoi allez-vous jouer cette semaine? Vas-y, Luc. Ben moi, je vais me lancer dans, euh, m'avancer dans euh, The Walking Dead pour essayer de vous en parler dans un avenir rapproché. Euh, donc ça va pas mal. Euh, ma semaine va probablement être euh, là-dessus. Yes. Ouais, Oui, euh, ben, je vais continuer mon histoire dans Assassin's Creed Liberation parce que, à part Gravity Rush, c'est le jeu sur la PS Vita qui me donne le plus de satisfaction jusqu'ici. Puis euh, Dieu seul sait qu'il y a pas beaucoup de jeux sur la PS Vita. Euh, je vais commencer mon aventure que j'ai bien hâte demain, que je vais me procurer Hitman Absolution. Et, croyez-le ou non, je l'achète sur la PS3. Oh. Et oui, j'avais des jeux sur PS3, ça arrive. <rire> euh, tout simplement parce que le jeu est à faire en français seulement sur la PS3 présentement. Square Enix se sont du bas. Sur la Xbox, pas grave. Puis la réponse Square Enix fait un ça. Bah, oh, on, ils pensent de le faire en français, mais on sait pas quand. Fait que euh, c'est un peu imbécile comme raison, mais bon. Mais bon Il, a euh, où, jeu, là? Il a été développé où, le jeu-là? Il a été développé où, le jeu-là? Ben, Square Enix, d'habitude, sont au Japon. Mais okay, ils ont mais un utilial. Ouais. Euh, mais en tout cas, je trouve ça un peu... Non, c'est pas c'est pas c'est Hitman's Obsession, c'est pas Haydos Montréal qui l'ont, c'est ils ont, ont le prochain mais c'est pas eux qui l'ont. OK, OK, parce, parce ça, que ça j'avais entendu des rumeurs comme quoi qu'il y avait il y avait Hitman mais il me semblait c'était pas celui-là aussi, Non, le, le, le prochain il va être développé par Haydos Montréal. Surtout ah, que le contenu est disponible de, tu l'as déjà traduit, ben, tu l'as déjà fait, pourquoi pas sur les deux plateformes Ce qui est vraiment le fun, c'est que quand tu achètes l'édition de collection, euh, d'habitude euh, les éditions de collection sont seulement en anglais, on s'entend là-dessus. Puis moi justement, je croyais pas Martin le gars au micro je disais ben non, ben, le jeu originel peut être en français on s'entend là, mais les trucs qu'on sont jamais en français là. Et l'oeuvre il me le met en face et aussi bien sous-titré que les voix sont en français. J'ai dit ah ben Torpinouche, oh Il avait raison. Mais euh, non, je joue à ça, peut-être continuer un petit peu Elo, je vais jouer à des jeux de Wii U c'est certain euh, pour construire mon expérience parce que euh, il y a quand même euh, 20 titres qui sont sortis au lancement donc euh, c'est c'est beaucoup. Je ne pas mal ça, je te dirais cette semaine. <rire> ça compense pour le nombre de consoles de disponibles. Oh <rire> Donc voilà, c'était <rire> mon éditorial de la semaine. Euh... Une phrase résume tout. Et ouais. Et euh, moi de mon côté, ben je vais continuer Forza Horizon pour le plaisir. Et ben Lâche les Pokémon. Moi, ouais, je pense que j'aurai pas le choix. Je vais euh, devoir faire une cure de des. Commence Parce Hello ça... 4. Ben il faudrait que je l'achète, qui ne risque pas d'être le 4 cette semaine. Et euh, ben euh www13 euh, faut, faut bien je faut bien je m'y donne mais je pense sincèrement que je vais aller me chercher le contenu téléchargeable de Sleeping Dog euh, spécial pour l'Halloween qui semble être hyper intéressant. Je vais peut-être mm -hmm. en faire la critique vu que c'est pas très long. Euh, je vais voir comment ça se passe la semaine prochaine dans mon top 10 de l'année moi. Ouais, moi c'est pas mal mon jeu de l'année euh je sens brûler de punch là, c'est le jeu qui m'a fait le plus avoir le plus de fun. Je sais que c'est pas le jeu Tu techniquement, c'est pas le meilleur. Mais en termes de « j'ai eu du ben, plaisir », il y un bon numéro, Avec le, le style de combat de GSP, que demander de mieux. Ouais, Moi, écoute, euh, un mix entre un film de Jack Chan puis Assassin's Creed, puis un GTA, je peux pas ouais. rien dire de mal contre le son. Sais-tu pas mettre de quoi d'ici la fin de l'année, Jean-Benoît? Ouais, vas-y. Essaye, s'il vous plaît, Dishonored. Fais juste essayer. Il est, en sur Steam, il, est, il est en vente sur Steam. Euh, euh, il est en vente sur Steam cette semaine. Aujourd'hui, je pense qu'il est vingt neuf pièces. System les jeux ouverts euh, qui sont furtifs, que essaie pas de le faire à la bourrin, tu réussiras pas là, Qui donnent plusieurs mettons, si t'as une place à aller là, tu peux passer par quatre cinq endroits différents pour arriver au, au, au même but là. Euh, tu seras pas là même, mais ça, system ce style là, comme Assassin's Creed, tu sais, euh, un peu au monde ouvert. Là. Faut que tu me promets, il te reste, ben, il te reste pas grand-chose, il te reste <rire> un mois. <rire> mais quand même, tu sais, c'est. Alors, écoute, euh, avant qu'Hello Cat sorte. C'était probablement mon jeu de l'année. Ouais. On vous retrouve oui. comment euh, sur Internet? Parce que là, vos va falloir qu'on euh. oui. Luc, sur Internet. Oui. Sur Twitter, Ask euh, Si vous voulez voir le contenu que, que je fais, juste aller sur le site de factorgeek.com dans la section podcast. J'ai deux podcasts là, Histoire de gamer et le podcast auto, en plus de Réel Tongue Maté. Hey, T'as eu Denis Talbot... Aussi? Oui, euh, ce matin j'ai fait le dernier épisode de la saison d'Histoire de, de Gamer et mon invité c'était Denis Talbot. On a passé un beau petit euh, deux ouais. heures et ensemble à jaser, c'était vraiment extraordinaire. Il a fait ma, il a fait ma semaine Denis. Nice, nice. J'ai hâte d'écouter. Euh, euh, Luc, oui. oui? Plug ta chaîne YouTube aussi, c'est important. Ouais, mais ça peut, ça ça passe tout à travers Factor Geek, donc c'est plus ouais, facile. Mais c'est pas grave, c'est important. Mais... Pareil, YouTube là, c'est important. Mais si vous voulez aller voir mon canal YouTube où ce que j'ai les essais routiers <rire> et voir les rasages qu'on a fait l'été passé pour euh, le camp pour euh, le défi être rasé, juste chercher Luc Desormaux sur YouTube, vous allez voir tout mon contenu là aussi. Parce que je te dis ça comme ça, mais des fois il y a des commentaires qui se retrouvent pas sur le site, qui sont directement sa chaîne YouTube, qui sont intéressants à les lire. Donc ça peut être intéressant pour les les gens qui te suivent. Là. Oui, j'en ai quelques uns en, en anglais surtout. Oh, effectivement. Dom, ça va Internet hey. euh, Facteur Geek point com, effectivement. La deuxième année, ça en vient grosse pour nous. On a plusieurs projets en tête, moi et Steve, donc les deux fondateurs du de site. Euh, Regardez-nous euh, regardez aller les prochains mois. Euh, FactoGeek geek commercial, gmail.com, ceux qui veulent nous écrire. Euh, mon Twitter, DartSim. Euh, Facebook, c'est euh, Donc, euh, Plus de ça, il y, y a avec toi. Je suis avec toi encore pour un bout de ah, temps. C'est euh, <rire> un peu ça. C'est bien ça. Pas avec moi. <rire> je suis... Ah, euh, je... Accessible sur Twitter, à commercial, euh, gang J underscore B. Réalité Augmentée a sa page aussi sur euh, Facebook. Vous cherchez Réalité Augmentée, vous allez nous trouver. Ou encore via Twitter, euh, Réalité Aug, et non pas coller en anglais. Non, ce n'est pas ça, c'est pour augmenter donc... Euh, Réalité AUG. Donc, euh, vous pouvez nous trouver, vous pouvez discuter avec nous. On est disponible sur le site de Factorique.com en différé, en direct sur les ondes de la radio Cielo et sur le site internet le www.cielomf.com et euh, aussi sur iTunes pour vous pour nous écouter sur vos ipads lors de vos déplacements quand bon vous semble. Merci d'avoir été là, cher auditeurs. Merci à toi, dom. Merci à toi, Luc. C'était Jean-Benoît Jean Gagné avec vous. Et on vous dit à la semaine prochaine. Merci au meilleurs animateurs. <rire> Je te dois un chèque. Salut! Bye tout le monde. Ici François-Dominique Laramée, alias FDL des nerds et de l'analyse des geeks. Vous avez aimé la réalité augmentée de ce soir? Bonne nouvelle. L'émission sera de retour la semaine prochaine. Même heure, même fréquence. Soyez-y. But <laughs> you